Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement Sur la Grande Nouvelle. À propos de laquelle ils divergent Eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois, non, ils seront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche Et placé les montagnes comme des piquets Nous vous avons créés en couple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 Hormis une eau bouillante et un pu, Comme rétribution équitable, Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte, Et traitaient de mensonges continuellement nos versets. Alors que nous avons dénombré toute chose en écrit, Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite, Jardins et vignes, Et des belles aux saints arrondis,